Les hommes savaient qu'ils allaient être détruits et pourtant ils se comportaient comme des hommes et se réfugiaient dans les cavernes. Contre les extraterrestres, ils avaient envoyé la seule arme dont ils disposaient, des milliers et des milliers d'enfants en rang serrés qui avançaient en chantant doucement. Ils sont arrivés à travers les nuages, scintillant comme une averse de soleil d'acier, une flamme rouge au fond du paysage, pour détruire la terre et l'homme qui la possédait. Mais quand le fameux Captain Sky a vu ses yeux d'enfant se lever par milliers pleins. Il ne sait plus ce qu'il doit faire de son arme S'en servir ou la jeter, ça n'hésite encore Mais le plus petit des enfants le regarde Un sourire à désarmé le plus grand, le plus fort A se va a resir la terre